Mm-mm. -hmm. Seam Bongo Ia pas on te. À la façon de Cunabé À ah, chez nous au Gabon Allons, allons les amis de Franceville